Bonjour, Andrea. La conférence du ministre des Finances à laquelle j'assiste continuera jusqu'à 16 heures. Informe les employés que notre réunion prévue aujourd'hui à 13h30 se tiendra demain à 14 heures. Merci, Diane.